Si mal Ça me fait beaucoup pleurer Ça me fait si mal, si mal Mon cœur a toujours saigné Ça me fait si mal, si mal Ça me fait beaucoup pleurer Ça me fait si mal, si mal L'Afrique doit se réveiller Quand je pense aujourd'hui En Afrique, on se détruit Tandis que les puissances vivent J'aime le voir des ça me fait si maximal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si maximal, l'Afrique doit se réveiller, écartons les fauteurs de troubles, et ces barrières qui nous entourent, faisons taire un peu les canons, sans tuer n'est pas la solution, et ça me L'Afrique doit se réveiller. Les foyers de tension se multiplient, les orphelins se multiplient, armes les armes, armes se multiplient. Ça les réfugiés se mal. multiplient, désespoir amplifié. Ça me ça fait, fait si, mal, mal. si mal, ça me fait beaucoup pleurer. Ça, ça me fait, fait si mal, si mal, l'Afrique doit se réveiller. Les orphelins se multiplient, les armes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos cœurs s'amplifient, nos têtes se multiplient, la misère simplifie, les réfugiés se multiplient, Des